que tous ces cris de joie Mais dis donc grand-père Qu'est-ce que tu fais là Avancer dans la rue comme Zorba On dirait qu'il pleut là-bas Regarde, le bon Dieu nous offre le champagne C'est la fête à qui, c'est le printemps de quoi oh On n'en sait rien TV Jamais